Label Rock tous les dimanches soirs de 18h à 20h sur 89.4. Deux h e e u r s de son pas comme les autres. Pop Rock, Electro, Reggae, World. Toute l'actualité des labels indés tout de suite dans Label Rock. Bienvenue sur le 89.4 Virgin Radio One comme tous les dimanches de 18h à 20h. C'est Label Rock votre décrochage local pour deux h e e u r s de musique pas comme les autres. Ce soir,、euh, beaucoup de choses hein, au programme,、euh, on s'est appliqué, on a fait ça cet après-midi tranquillement, et bah, vous allez, à mon avis, pas être déçus. On parlera évidemment de concerts au mardi du Grand Marais, c'est ce mardi avec un artiste lyonnais. Qui s'appelle Le Songeur et un groupe parisien qui s'appelle The Latitudes. Et puis en deuxième partie du programme, un live énorme d'un groupe culte américain de Boston qui s'appelle Les Pixies. Voilà pour le programme de ce soir. Et puis évidemment, plein, plein, plein de nouveautés. On va d'ailleurs commencer ce programme ce soir avec un extrait du nouvel album de Candy Kane. C'est une chanteuse de blues américaine. Certains d'entre vous la reconnaîtront peut-être puisque c'est une ancienne actrice de film X. Voilà. On va le dire.、Euh, L'album s'appelle Super Hero. Je lis le communiqué de presse de forte corpulence avec une grosse poitrine naturelle. Candy Kane n'hésite pas quelquefois à jouer du piano avec ses seins en concert. Voilà. Désolé pour tous ceux que j'ai choqués, mais c'est le cas. Voilà. Candy Kane qui devrait d'ailleurs faire une tournée européenne au printemps 2010. Un extrait donc de cet album Super Hero. Ça s'appelle Super Hero. I've always been a fire. Ah, je vous ai dit qu'elle avait quelques réserves.、Hein. Superhero, I'll keep on fighting There's no way I'm laying down and dying I'm Wonder Woman I'm here to stay If you can't help me get out of my way I'm a superhero Hero. I keep on flying. There's no way I'm leaving without... trying Candy! k a i n dans la b e l Rock. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le 89.4. La b e l Rock jusqu'à 20h comme chaque dimanche. On espère que vous avez passé un agréable week-end et que vous n'avez pas oublié de changer d'heure. Et que du coup, vous êtes bien fidèle à l'antenne du 89.4. Candy k a i n donc, l'album s'appelle Super Hero. Et je vous disais, la bonne nouvelle, c'est qu'elle devrait faire une tournée européenne au printemps 2010. Avec, on l'espère, quelques dates du côté de la France et notamment du côté de Lyon, Saint-Etienne ou Clermont-François. Voilà, choix un petit peu... On va dire、euh, différent pour une entrée dans Label Rock ce soir, mais on va remettre un petit peu les pendules à l'heure, si je peux me permettre, avec un label anglais qu'on apprécie tout particulièrement dans cette émission. C'est le label anglais qui s'appelle Sonic Cathedral. Prochaine sortie prévue le 16 novembre, a c'est un maxi hein, signé par un groupe suédois qui s'appelle Sad Day for Puppets. C'est un maxi avec deux titres dessus, deux titres d'ailleurs qu'on avait pu découvrir sur leur premier album sorti il y a peu, mais depuis Puis ils ont été réenregistrés dans une version plus rock, justement pour ce maxi. Les Sad Day for Puppets, ça s'appelle When You Tell Me That You Love Me. You fool. Sa défaut Puppets, l'Angleterre avec le label Sonic Cathedral. Nouveau Maxi donc prévu le 16 novembre prochain. Maxi de titre qui, qui est plutôt sympathique, on va dire.、Hein. Et puis à l'instant, une nouveauté américaine en provenance de Los Angeles. 5 Californiens qui se font appeler Local Natives. Il y a un gros buzz en ce moment sur l'internet.、Euh, ce single qui va sortir demain qui s'appelle Camera Talk. En attendant, justement, le premier album qui s'appelle Gorilla. Manor dans les semaines à venir. Quelques infos concernant ce groupe, hein, Local Natives Matt à la batterie, Andy à la basse, Ryan et Han à la guitare et au c œ u r Taylor au chant et Kelsey au clavier. Un single donc disponible depuis la semaine dernière et l'album, il faudra attendre encore quelques semaines, disponible dans, dans tous les bons bacs des d i s q u a i r e s notamment le forum hein, Espace Culture, je l'ai vu. C'est le nouvel album de l'artiste anglais qui s'appelle Jamie T, l'album s'appelle Kings and Queens, deuxième album pour ce très jeune chanteur anglais qui nous vient de Wimbledon. Un album qui mêle avec Jelly, influence hip-hop, rock, pop et reggae, avec sur chaque titre de cet album une véritable débauche d'énergie et une façon de chanter qui rappelle un petit peu Mike Skinner hein, du groupe The Streets. Du coup, on trouve pas mal de styles musicaux sur ce deuxième album. C'est assez difficile à, à décrire et à classer puisqu'on trouve de la pop, du Du rock, du punk, du reggae, il y a même du raga, du hip hop, de la soul et du funk, tous les styles passés à la moulinette. D'ailleurs, l'artiste Jamie T qui, qui lui-même lui déclare ce disque est un vaste bordel, mais j'en suis très content. En tout cas, un vaste bordel qui pourrait bien être tout simplement un des meilleurs albums de l'année. Voilà tout simplement. Un extrait de cet album, Jamie、e. T, ça s'appelle Chaka Demus. Draft you the l e a t h e door open and might encourage customers and I washed the barmaid shut Look e d like shit, down on my luck Two world wars and one world cup. Screamed by the desperate divided crutch. Used to have an empire, then we grew up. Lost everything, who gears a fuck? Money in a jukebox, rocks all night. Same shit, bands, too much hype. Everyone knows everyone sees fights. Everyone drinks in the corner, right? Everyone knows the sea blood type. Say we match and match the light. I love her, she loves me too. That's why we get together.、There's、no o t h e people around. I'm dizzy, generally scapegoated by a girl befriending me. Not that I care, it's the only use for me. She b a t e stop, walk through doors, and tend to be everything I want to be and e v e r y t h i n g less. I s t r e s s this, s t a r e d the r i s t pass. Heavy on the a v y on your lungs, down your spine. Show、so、up, please. You're leaving alone, but you came together. Who made the sun turn stormy weather? Leaving alone, but you came together. Who made the sun turn a stormy weather? I'll、so、be Jay, I'm gonna teach them a ballad. An Englishman in every coward. I was kind of impressed by the way she dressed. I scoured this land, to f i n d a girl empowered. Asked her again why her hearts a r sour. One of the ones that the boys devoured. If you're gonna learn a song, gotta sing along. There's an Englishman in every coward. I got money in the j u k e box, rocks all night. Same shit, brands, too much hype. Everyone knows that t h e e s these f i g h Everyone drinks on the corner, right? Everyone knows the s e blood t y d e s Same we match and match the light. Well, I love her, she loving me too. That's why we. Oh、you No longer a child of the world, no longer a boy or a girl. The past is safely behind you. Memory fades and time brings change to everyone. It's time to rule with the sun, casting another shadow. Did you see the way that I was? Did you see the way that I was? Did you see the way that I was when I was down? All I need is a helping hand. Someone safe to guide my landing back. In the firing line, and this time it's mine to take a couple of rounds. It's okay to feel down. Those who laugh become the joke as their bellies start to bloat in two great big balloons. While I'm still singing tunes, tunes about you.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 Sortie anglaise qui cartonne en ce moment en Angleterre, Jamie T. L'album s'appelle Kings and Queens, deuxième album pour ce génie de Wimbledon avec,、euh, je vous le disais, pas mal d'influences hip-hop, rock, pop et reggae. Et puis à l'instant, un extrait de l'album de Kid Harpoon. L'album s'appelle o n c e disponible chez Beggars Banquet sur le label XL Recordings. Si vous nous rejoignez à l'antenne du 89-4, sachez que vous écoutez Label Rock jusqu'à 20h. avec、euh, Bah, au programme hein, à 19h, un live des Pixies enregistré à Bruxelles il y a quelques semaines de ça. Et puis dans quelques instants, on va parler évidemment de la prochaine session des mardis du Grand Marais à Riorge avec une soirée qui s'appelle Hip and Roll. Vous l'aurez compris, c'est une session qui va mélanger le hip hop et le rock and roll. Mais juste avant, et ça fait plaisir, Et bien, on va retrouver une voix qu'on n'a pas écoutée depuis un bon moment dans la Bell Rock, plus de 9 mois pour être précis. D'ailleurs,、euh, si vous ne le reconnaissez pas, je vais peut-être mettre ça. Tiens, est-ce que ça vous dit quelque chose ça, Vous vous souvenez de ça ou pas Attends, on y va, y va, attention, hop Ah, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas écouté ça. J'ai e v s d e m a n d e r les présentations, attention, hein, dans quelques instants, voilà. Bon, vous r e c o n n a i s s e la musique ou pas Oui, c'est le monsieur de l'agenda de retour. Allez,、eh, jeune homme,、oui. présentez-vous. Nom, prénom, s'il vous plaît Simon. <rire> ouais, comment vas-tu, Simon Ça va, ça va. Content de revenir dans le coin. Bon, de retour de, de vacances. Non, je rigole. Non, t'étais parti pour une destination un petit peu plus exotique que, que Rouen ou Riorge. T'étais parti du côté de, de la Corse, c'est ça Voilà, j'étais pour la Corse. J'étais sur la Corse pour aller travailler, mais la musique m'a manqué, alors je suis revenu. Ouais, non. En fait, t'es parti parce que t'en avais même marre des guitares et de l'électro de la Bell Rock et tu voulais faire un petit peu de, de chant polyphone corse, c'est ça Voilà. Et, et du coup, alors tu es revenu un petit peu en arrière du coup Oui, en courant. Ouais, en courant, d'accord.、Ouais. Qu'est-ce que tu m'as dit hors antenne Tu m'as dit que c'était vachement bien. T'as vu beaucoup de concerts Non, pas trop. Non, alors pendant neuf mois, j'ai pas fait un concert, j'ai pas vu une guitare amplifiée, pas une batterie, j'ai vu que des chants polyphoniques avec les doigts dans l'oreille. Ouais, d'accord. Bon, en tout cas, c'est super sympa de t'avoir à nouveau à l'antenne dans la Belle Rock. Et puis, tu vas pouvoir retourner du côté des mardis du Grand Marais, ça t'a manqué, j'en suis sûr. Ouais, complètement. T'as raté d'excellentes dates, mon cher Simon. Je pense, je pense.、Ouais. Bon, la prochaine risque d'être plutôt. Sympa, je vous le disais donc, prochaine date ce mardi 27 octobre à partir de 20h30. Soirée hip and roll avec deux artistes à l'affiche les Parisiens du groupe de Latitudes. Ça, ça, c'est la tête d'affiche. Et en première partie, un artiste lyonnais qui s'appelle Le Songeur. Petite présentation en musique tout de suite dans la b e l Rock. Politiquement, je ne m'implique pas plus que ça.、Va.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 C'est moi en chanson française. Voilà, en première partie, l'artiste lyonnais, le songeur, à mon avis, ça risque de revendiquer pas mal du côté、mmh. de la salle de Riorge. On va s'en écouter un extrait musical. Ça, c'est juste l'intro de l'album qui est sorti il y a deux ans, il me semble. De ça. Il sera accompagné aux platines, aux machines d'un autre artiste lyonnais qui s'appelle Milka. En gros, qu'est-ce qu'ils nous disent du côté de Riorge En première partie, si vous aimez Fab et Léo Ferré, sachez que le songeur aussi vous e n Découvrirez le versant grave de ces textes, accompagné s donc de Milka aux machines. Je vous le rappelle, c'est du côté de la salle des grands marais ce mardi à partir de 20h30. Un extrait tout de suite. Encore du le songeur, ça s'appelle symphonie tu peux de la peur. De les changent, mais la est bien je ne l'ai pas choisi ce monde, devine qui le subit.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 Et les gens meurent, les gens ont la rage, c'est de la faute de l a u t r e Il y a cette majorité, d e France est moyen s qui vote pour que des riches aient beaucoup plus de moyens. Il y a cette majorité, d e France est moyen s qui v o t Avoir de quoi payer leur part, tes idées font de toi un s e r v e u r s pair, en équilibre, quitte à être ultra sécuritaire. Les sondages, e t cette vague sur laquelle tu glisses, et t'as une parole qui se planche bien lisse. Les sondages disent sécurité, tu c r i e s plus de police. l a répression colle à l'insigne. Les sondages disent drapeau, fierté, hymne. v l a c k tu reprends l'air de la petite marine. Est-ce ton goût prononcé pour l'action ou cette ambition? D'avoir un horizon béton, apparemment t'as des amis qui ont un gros fond. Avec toi, si les finances é t a i t une religion, la France serait tout, sauf un pays laïque. Et on sera combien à être choqués de voir un hexagone prendre la forme d'un pentagone et ce que t'en détruisent. Dans les ponts, on détruise, dans les ponts, on construise, dans les murs que c'est fait ton a s o e n s i o n Quand pour mieux régner, tu parles de la France qui profite, la France qui travaille, la France qui mérite, la France qui se lève tôt, celle qui paye des impôts. La France Bien intégré, c'est elle qui en trop, mais ce que t'as vite c'est juste l'apartheid Tu règles, i c i s e s t m a r c h e ou crève, fort contre faible. D'ailleurs, c'est c h a r s contre Pierre, frère contre frère. J'aurais aimé t'entendre parler de paix planétaire. C'est juste la p l a i e qui restera planétaire. Tes intérêts te poussent peut-être à penser blanc de guerre. Combien comme toi, on t'a la place du cœur, un bouche. Se fabrique de faux ennemis pour être plus populaire. Au fond de l'armement, une œuvre humanitaire. T'apprendras à le faire. Tu n'es pas de ce qu'on met sur la touche, ce monde. C'est toi qui l a choisi.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 Voilà la première partie donc des mardis du Grand Marais, ce mardi 27 octobre, avec le Lyonnais Le Songeur. L'album s'appelle. Comment il s'appelle Il n'a pas de nom, il s'appelle Le Songeur Emil K, paru en 2007. D'ailleurs, il y a un site MySpace. J'en profite pour vous dire qu'à partir de demain, vous pourrez cliquer sur le site de la b e l Rock, que vous retrouvez sur w w w v i r g i n r a d i o r o n e f r et que nous sommes branchés évidemment sur email. virgineradioroane、si、vous voulez si arrobase orange.fr Et bien aussi, vous revendiquez et puis nous envoyez des petits mails pendant l'émission, il n'y a aucun souci. Ça, c'est la première partie.、Hein. La tête d'affiche de ce mardi, du côté des, ma des mardis du Grand Marais, puisque c'est une soirée hip and roll, on va retrouver les Parisiens de Latitudes. C'est la rencontre groovy entre un r a p p e u r charismatique venu du Malawi et trois musiciens des Yvelines. Le mélange produit un hip-hop anglophobe explosif. Agrémenté de pulsations funk et rock, bref, une alchimie profondément réjouissante. Et au niveau du CV, c'est plutôt sympathique, puisqu'ils se sont créés en novembre 2005. Il y a eu un premier maxi qui s'appelle Will Drill and a Gold Mine, qui est sorti en décembre 2007. S'en est suivi toute une succession de concerts, et puis pas mal de, de, de, de bons concerts hein, aussi, d é c o u v e r t e du printemps de Bourges 2008. Avant scène du festival rock en scène en 2008, ils ont aussi fait la fête de l'humanité en 2008. Bref, vous l'aurez compris, un groupe au talent évident qu'il faut absolument aller applaudir ce mardi au mardi du Grand Marais. Donc, le songeur en première partie et en tête d'affiche de Latitudes tout de suite dans la belle rock. Ça s'appelle、right. Testimony. We're ready, we're probably the best that g t us. We're fucking t h God, we're popping, p o p p i n your medicine. They the better. This, this get up, get down, get knocked b a c get run back in the back. Merci. Latitudes Rock 10, ça risque de bouger du côté de Riorge, donc ce mardi 27 octobre, avec en première partie le songeur et de Latitudes à l'instant. Tu vois, Simon, t'as bien fait de revenir, hein, parce que franchement, je pense que c'est pas la Corse, hein, tout simplement. Ah、hein. ouais, ouais, j'attends impatiemment mardi là. Bon, un petit peu de bruit dans tes petites oreilles, comme ça, ça va faire du bien.、Hein. Toi qui t'es reposé, es, est-ce que t'as profité un petit peu de la Corse quand même ou pas Ah oui, complètement,、ouais. Bon, c'est sympa ou pas Ouais, ouais, c'est magnifique,、ouais. j'ai lézardé.、Euh... T'as pu, ouais, non, mais on sait que t'as taffé hein, quand même, tu étais pour le taf. Ah mais... oui, j'ai été bossé, ouais, mais j'avais mis toujours, mais au moins. mais... Au moins une journée de congé par semaine. Donc c'est bon. On e t là à la plage. Et les petites Corses,、euh, parle-nous-en un petit peu, Simon. Je sais que. Voilà,、oh, elles sont mimi, mais bah, très susceptibles. D'accord, donc、euh, t'as pas touché. C'est ça <rire> non, faut pas le dire. D'accord, ok. On, je n dis pas. On, on dit ça en antenne.、Okay. Euh, donc, euh, mardi du Grand Marais, ce mardi, ouverture des portes, comme d'habitude à Riorge, 20h30. On vous rappelle les tarifs 9 euros pour、euh, bah, tarifs、euh, plein tarif. Tarif réduit, évidemment, 6 euros. Tarif jeune, 3 euros pour les 13 à 15 ans. On vous rappelle aussi que c'est gratuit. Pour les moins de 13 ans, accompagnés d'adultes, évidemment. Voilà, les mardis du Grand Marais,、eh、ben, on s'y retrouve tous、euh, bah, ce mardi. Et puis、euh, Simon, t'as raté d'excellentes choses pendant que t'étais en Corse, notamment notre groupe Chouchou du Moment, un groupe qui s'appelle les XX ou alors XX, voilà, ça se dit comme ça. On s'en écoute un extrait, un nouvel extrait encore de cet album, ça s'appelle Heart Skipped a Bit.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 Chouchou du moment d'IXX. L'album s'appelle d'IXX, tout jeune groupe avec une moyenne d'âge de 20 ans. L'album distribué en France par Beggars Banquet. Et puis, à l'instant, un musicien français, électro, très actif, qui s'appelle Danton Yprom, Desire No More, très actif, je vous le disais, e i car depuis quelques années, il a fait pas mal de choses, cet artiste, notamment créer son propre label qui s'appelle Foundation Records, il sort des maxis de très haute qualité, il livre aussi de magnifiques remixes pour des artistes qu'on aime bien dans cette émission. t e l que s i m i a n Mobile Disco, au revoir s i m o n Bref, il ne lui manquait plus qu'un album, c'est chose faite avec、euh, la sortie le mois prochain de son premier album qui s'appelle Yes Is More. C'est sur le label Infine, le label du lyonnais. Agoria, en tout 12 titres dessus pour un excellent album é l e c t r o mais qui plaira aussi aux amateurs de guitare. Même chose d'ailleurs pour ce duo américain qu'on aime bien, qu'on va retrouver tout de suite dans Label Rock. Le duo américain qui s'appelle Yod, c'est sur un label qui s'appelle DFA, le label de James Murphy du groupe LCD Sound System. C'est distribué pardon, en France grâce à nos amis de chez Coopérative m u s i c Voilà, ça s'appelle It's Boring, You Can Live Anywhere You want bah c'est qu'on peut faire ça vous allez voir c'est tranquille ça commence guitare et après on part un petit peu électro vous allez voir très bonne soirée g e n e radio. can leave any J'adore ce titre du duo américain Yacht. L'album s'appelle Sea Mystery Lights. Je vous rappelle que c'est sur label e l DFA, le label du groupe LCD Sound System, distribué en France par Coopérative Musique. On va marquer une petite page de publicité. Et Puis après, on promis, hein, chose, promis chose due 20 minutes de concert des Pixies, enregistré il y a quelques semaines du côté de Bruxelles. Et puisqu'on parle de concert, quelques bons plans à vous signaler dans cette émission. Le 29 octobre. Cap Bambino, Pony Pony, Run Run, DJ Freak, ça sera du côté de la coopérative à Clermont-Ferrand.、Euh, du côté de Clermont-Ferrand, le 6 novembre, Starboard, Silent Side et Fredo Viola, toujours à la coopérative de mai. Deux jours plus tard, j e r r y t a r d du côté de la coopérative de mai, toujours décidément beaucoup, beaucoup de très bonnes choses du côté de Clermont-Ferrand.、Euh, le 6 novembre, Sylvain Vano qui sera du côté du n i n k a s i Café à Lyon. Et puis n'oubliez pas la date aussi du 11 novembre, e b o n y Bones qui sera à, à l'épicerie moderne à Lyon. Faisin le lendemain, toujours à l'épicerie moderne. g e r r y sera là. Et puis, du côté de la scène locale, un communiqué de fraises reçu ce week-end de la part du groupe Made in Nowhere.、Euh, vendredi 11 septembre 2009, le groupe Made in Nowhere a sorti son premier EP, Maxi 6 titres. Un Maxi qui s'appelle What's Happen. C'était lors d'un concert événement à la salle Pierre-Hénon. Une centaine de personnes étaient venues d'ailleurs les soutenir à cette occasion. Et bien, le groupe qui sera à nouveau sur scène et gratuitement, s'il vous plaît, ça sera ce jeudi 29 octobre. À 20h30 au centre jeunesse Pierre b é r é g o v o y à Roanne. Alors, apparemment, on peut écouter leur album aussi en écoute gratuite sur le site Bandcamp. Bien vu, je vois que tu perds pas la main.、Eh oui. Vas-y, Simon, tu peux, tu peux <rire> nous en dire plus ou pas Ouais, ouais, alors je vais vous donner le site en fait. C'est madeinnowhere, tout attaché.badcamp, B-A-N-D-C-A-M-P.com. Voilà, des démarches qui visent à souligner la détermination du groupe justement à faire parler d'eux et diffuser au plus large public possible leur musique. Et évidemment, Hein. On vous rappelle que le Maxi est en vente au Forum Espace Culture à Rouen et je suppose qu'il sera aussi en vente、euh, bah, jeudi, hein, notamment、mmh. du côté d o n Centre d c e Jeunesse Pierre Bérégovois.、Voilà. Autre euh, petite, euh, petite info de, de concert aussi, c'est le festival Les Oreilles en Pointe où il va se passer beaucoup, beaucoup de très bonnes choses. Quelques dates、euh, à vous signaler le jeudi 5 novembre par exemple, Pauline Croze qui sera à la forge le,、euh, du Chambon Fougerolles Émilie、euh, Loiseau le samedi 7 novembre du côté Toujours du chambon feu gerol. Il y aura aussi Kent qui sera là le vendredi 13 novembre. Bref, on aura l'occasion d'en reparler dans la Belle Rock. Il y a un site tout simple c'est lesoreillesenpoint.fr e ou sinon, encore une fois, virginradio1-orange.fr. Vous nous envoyez un petit mail et on vous envoie toutes les infos nécessaires. Voilà, on marque une petite page de pub et on revient avec du bon, du lourd. Les Pixies en live, s'il vous plaît, dans la Belle Rock. La b o u h La Belle Rock. l e l l e Rock. La b e l Rock. l e l e Rock. La b e e o c k Satisfaisant. Virgin Radio, r o a n l e t Label Rock, électriquement. Très satisfaisant. Eh oui, Label Rock jusqu'à 20h. J'ai cru, Simon, qu'on n'allait jamais s'en sortir de ces pubs. Et toi qui attends du bon, du lourd, les Pixies,、ouais. ils arrivent. 2009 marquera donc le retour du groupe américain constitué par Frank Black, Joey Santiago, David l o v r i n g et la belle Kim Deal. 2009, retour des Pixies. On a vu quelques échos. C'était six dates hein, qui s'étaient déroulées du 12 au 21 juin et puis l'annonce d'une tournée en Europe. C'était du 30 septembre au 16 octobre et des dates aussi aux États-Unis du 4 au 30 novembre. Et tout ça dans le but de fêter les 20 ans de leur deuxième album qui s'appelait Do Little. C'est vraiment un groupe culte hein, de Boston, les Pixies. Et du coup, il y a eu pas mal de, de concerts. Il y a eu des concerts à Londres, à Amsterdam, à Bruxelles et à Paris où ils ont joué en fait l'album Do Little en intégralité avec、euh, quelques autres morceaux tirés de leur répertoire en rappel des bonus.、Euh, quelques dates, il y a eu une, deux, trois, quatre, quatre dates du côté de Londres. Une à Amsterdam, c'était le 13 octobre, le 14 octobre. À Bruxelles et deux dates à Paris, au Zénith, les 15 et 16 octobre dernier. Et la nouveauté, ce qui était vachement bien, c'est que sur le site officiel des Pixies, vous pouviez vous procurer ces lives、euh, soit 10 minutes après, en fait. C'est-à-dire que chaque concert était enregistré avec la possibilité de, de les acheter 10 minutes après, soit sur place ou alors directement sur le site officiel des Pixies. C'est évidemment en tant que fan ce qu'on a fait. On va vous diffuser un extrait du concert de Bruxelles qui s'est C'est Donc, déroulé le 14 octobre, et sachez qu'il n'est pas trop tard pour vous procurer les enregistrements de ces concerts. On vous donnera tous les détails après le live. Et On va se faire plaisir, on va s'écouter Donc 23 minutes des Pixies en concert. Vous allez voir qu'ils ont toujours autant la pêche.、Mmh. 20 ans après, Do Little avec une petite Une sorte de best-of un petit peu,、hein. pas tout le concert évidemment. Ça a duré plus d'une heure et demie.、Euh, quelques titres comme ça de Bizer. On va s'écouter Here Comes Your Man, Monkey Gone to Heaven. Bref, tous les puristes et les fans des Pixies. Ils vont jubiler pendant 23 minutes. C'est parti. Bon concert dans la Belle Rock. On va se c o n a i t r e une petite clope、ah, Allez. Il、ah, y a le son. Hein. Hein ouais, on met le son. Allez,、ouais, je monte un petit peu. Pour monter l'ambiance un petit peu. C'est l'intro <rire> du concert, comme ça. Excellente fin de soirée dans la Belle Rock. On est parti donc pour 23 minutes de live. Who controls the sea? Got, Got killed, killed by 10 million pounds of sludge from New York and New Jersey.、Yeah. Enregistré en live 7 titres pour vous, sorte de best of dans la Bell Rock. Je vous rappelle que ce concert était enregistré. Du côté de Bruxelles, le 14 octobre dernier, en fait, chaque concert avait été enregistré avec la possibilité de les acheter, hein, ces concerts, dix minutes après. Et vous pouvez toujours vous les procurer si vous allez sur le site officiel des Pixies pour vous procurer ces concerts, soit en téléchargement numérique, soit en double CD, soit directement sur une clé USB. Souvenir de cette tournée d o l i t t l e 20, 20, 20 ans après hein, la sortie de ce Deuxième album,、euh, quelques nouvelles des Pixies aussi, apparemment、euh, de retour dans le studio pour, on l'espère, une sortie d'un cinquième album qui devrait sortir、euh, bah, début 2010. C'est pas gagné encore, hein, puisque sur le site du magazine anglais Le NMI, apparemment、euh, Black Francis, Frank Black, qui dirait que bah,、euh, ça bouge pas trop, apparemment, au niveau des, des enregistrements. Donc,、euh, bah, on sait pas s'il y aura un cinquième album des Pixies ou pas. En tout cas, surprise, c'était、euh, vachement bien de les retrouver en, en 2009. Et justement, après le groupe culte américain Pixies, un autre personnage mythique de la pop de retour, ce coup-ci, c'est l'anglais Morrissey, l'ancien leader du groupe de Smiths. Nouveau dans l'actualité, tout d'abord sur disque, et ça c'est la bonne nouvelle avec la sortie demain de l'album Swords. C'est une compilation de face B, en tout 18 face s B tirées des 13 derniers singles de l'artiste anglais, les 13 singles de ses 4 derniers albums solo. Retour aussi sur scène pour Morisset avec une tournée européenne qui a commencé vendredi soir en Angleterre et qui devait, et je dis bien devait, je le dis au passé par la France, c'était en novembre, car c'est la mauvaise nouvelle hein, qui est tombée sur l i n t e r a i o n internet, Morisset, apparemment hospitalisé hier soir après avoir é t é é f r i d'un malaise accompagné de difficultés respiratoires. C'était hier soir, donc, lors du deuxième concert de sa tournée. Du coup, ça risque d'être annulé. Mais apparemment, aux dernières nouvelles, il serait dans un état stable. En tout cas, nous, ça ne nous empêche pas d'écouter un extrait de cette compilation Swords. Ça s'appelle Good Looking Man About Town. Are n sound d a bad a you afraid of someone alive? Are you feeling heartbroken? Cause you'll never be mistaken for a good-looking man about town. You got your degree and then you flew to Mars, but you still feel wretched Cause y o u v e never be e naked n with a good-looking Tell me Are you afraid of someone alive? Are you scared to death of even looking at the flesh of the world? Looking. Not about time Hear the g a n g s a y marry me, marry me Hear the g a n g s a y marry me, marry me Say, marry me, marry me On the midnight streets, no moon and no stars No one around, to calm me down And to soften the stings too i n the s t all around to calm down and to soften the stings to my heart. Du nouvel album, c'est pas vraiment un nouvel album, c'est plus une compilation de face B signée m o r r i s s e y Good Looking Man About Town. La compilation s'appelle Swords, disponible à partir de demain. Et puis à l'instant, nouveau single pour le duo masculin, très hype en ce moment, en provenance de la Californie. Un groupe、euh, composé de. C'est que des garçons, mais il s'appelle s n t les Girls, voilà.、Euh, premier album,、euh, sobrement intitulé The Album. Voilà, ils se sont pas cassés、euh, la nénette. On va changer de, de style musical, vous en avez l'habitude. Il nous reste encore 20 minutes de très bons sons dans la Bell Rock et on va partir du côté de l'Angleterre avec un duo anglais. Le premier musicien vient de Londres, l'autre vient de Brighton, sorti demain de Leur premier album qui s'appelle Jamming at Rebel HQ, disponible sur tous les bons sites de téléchargement et ça va faire plaisir à tous ceux qui aiment le reggae. Voilà, c'est parti. Ça s'appelle One Life. This area is now under Rebel control. This area is now under Rebel control. We need to find a true togetherness to be blessed with pure happiness. It's all Excellente nouveauté Reggae qui nous vient d'Angleterre. Le groupe s'appelle Rebel Control. Premier album qui s'appelle Jamming at Rebel HQ. Disponible sur tous les bons sites de téléchargement. Autre excellente nouveauté au rayon Musique du Monde. Nouvel album pour la chanteuse brésilienne Bebel Gilberto. L'album s'appelle All in One. Bébé Gilberto, bim, b o m dans la Belle Rock. L'album s'appelle All in One. Est-ce que ça te rappelle un petit peu la plage, ça s i m Ouais, n、ouais, o ouais, ouais, ça, ça fait Franck, Bossa Nova. Eh oui, c'est la reine du、euh, Bossa Nova. Bébé Gilberto, malheureusement, qu'un seul concert en France le 5 novembre à l'Alhambra. Il faudra aller encore une fois de plus, aller bah, du côté de, de Paris. Et puisqu'on parle de concert, s si vous êtes sur la route en direction de Lyon et que vous voulez vous faire un bon plan ce soir, on vous a présenté un groupe de San Diego. La semaine dernière, qui s'appelle Crocodiles, c'est sur un label qui s'appelle Sex Beat, premier album qui s'appelle Summer of Hate Ça va sortir très prochainement en France. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont ce soir en concert au Sonic à Lyon. c Les l Crocodiles en concert ce soir, donc au Sonic à, à Lyon. Rémi,、euh, petit message internet, je me casse bientôt du côté de Lyon. Et bah oui, c'est au Sonic. Vas-y, Rémi, franchement, c'est terrible. L'album s'appelle Summer of Eight. Il devrait sortir prochainement en France. Rémi qui rajoute c o n t i n u e z comme ça, nous balancer du bon bruit. Bah écoute, du bruit dans la b e l l Rock, c'est jamais un grand souci, hein Simon, c'est vrai. Ah,、euh, pour notre plus grand plaisir. Voilà, le retour <rire> des, des petits disques d'une minute trente, tout de suite dans la b e l l Rock. Il y a un groupe <rire> anglais qui s'appelle t e l le dire, Fif que ça a fait le taf, Dear Fifth Violent Town, un groupe londonien composé de quatre musiciens. qui joue régulièrement dans les pubs de la capitale britannique, Emma, Tim, Youssouf et Wilson. Quelques CD autoproduits, ce titre notamment Violent Town, extrait de la compilation qui s'appelle Scaledown Volume 1 sur un tout petit label anglais qui s'appelle Orchestra Pit Recordings. Voilà.、Euh, 19h55, on va vous laisser dans 5 minutes. On va terminer, Simon, avec le classique de la semaine. Cette semaine, c'est classique signé du Cinerama. semaine, groupe signé un du 2000, Cinerama, c i n e r a m a c'est le deuxième groupe de David Gedge, hein, qui est le chanteur du groupe Wedding Present. Un titre, justement, écrit en hommage à John Peel. John Peel, une petite dédicace spéciale aujourd'hui, puisqu'il est décédé. Et b e n le 25 octobre 2004, voilà, il y a 5 ans, et John Peel adorait ce groupe, et justement, c'était un petit challenge. Il avait parlé lors d'une Peel Session à David Gedge, il lui avait dit Je te mets au défi d'écrire une chanson avec le mot Your Charms dedans, et voilà, David Gedge a fait ce morceau qui est absolument magnifique, peut-être une des plus belles chansons d'amour, en tout cas pour moi. Hein, voilà, c'est pas une chanson à l'eau de rose comme on a l'habitude, mais c'est une très belle chanson d'amour. Voilà, Cinérama Your Charms, c'est avec ça qu'on va. Se quitter. On vous retrouve évidemment la semaine prochaine sur le 89.4 entre 18h et 20h. Demain matin, vous avez rendez-vous avec Pascal j a q u e t pour les infos. Et toi, Simon,、mmh. promets-moi de bah, revenir nous faire des coucous de temps en temps. Et oui, bien sûr. Bon, ça marche. Et puis peut-être Philippe la semaine prochaine, on verra. Bon, Cinérama Your Charms, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao tout le monde, soyez sages, mais pas trop. Ciao. Ciao. Every photograph, if I didn't know you better, I'd say you were flirting with the names. Cause I'd never faint o make them stare at c e d d e r Of womankind could not be further from your mind That's never your intention So I'm always amused whenever you are left confused At i h e center of attention You're tossing back your hair and you're completely unaware of how they're drooling over you. And it is no coincidence, yes, it's your very innocence that makes them act the way they do. How many is this Sunday? I'm unquestionably captivated by your charms. I mean